Poussière que tu t'en allas, des rues de Cordoue jusqu'à la feria, de Madrid la belle, inconnue de toi. Le soleil en feu, quand tu arrivas, semblait se confondre à du sang déjà. Jammer rose rouge n'a eu cet éclat. Mijn moment du premier combat. L'ombre et la lumière dansaient sous tes pas. Chacun attendait comme tant de fois à croire que la peur n'était rien pour toi. Et même à l'instant où la mort passa, plus près que les autres, Toi, tu t'avanças Et la foule crie dans ses fibres Découvrir le plus vues Des sourires au de tes yeux Jamais plus elle ne l'oubliera Tolède, Barcelone, Séville, Linarès de chemin filant, Manuel Benitez, avant que ne t'appelle El Cordobés.